Petite banlieusarde, j'ai fait du rap Pour me libérer du mal J'aurais pu finir à la maf, le coeur criblé de bal J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort Pour que ma mère n'aille pas à la morgue et sur mon sort, ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieue banlieusarde, je reste fasciné par les armes Fasciné par Mané, Ginger et ça Moi c'est mon monde et je ne suis pas un cabard Je m'accapare le droit de rêver de barraques et de barres Je rêve d'être né quelque part, en fait Merde, je me perds, Mais tu sais, je reste cul entre deux chaises Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste quest je fais pour qu'on me teste, qu cache je fais pour qu'on me blesse Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir la gloire, ne serait-ce que pour un soir Ex, petite fille invisible accroupie dans un coin de la cuisine L'oreille déforée par la rime Je la et ma vie de rêve Loin de la vie de merde de ma mère Pleurant sous les rappels du système Entre le shit, les guns et les flics J'ai préféré le titre, le son et les chiffres Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume Rêvant une fille plus elle chante les chantes, ta putain de peine et que les gens la ressentent Car les gens me ressemblent Dans le fond les gens saignent Je le sais, dans le fond les gens s'aiment, y'a du mal être trop dans l'air On m'a prise pour une merde, on m'a jugé sur mon paraître et ma fer Mais derrière mes fautes de grammaire Y'avait de la rage messieurs mesdames Je vous le jure j'avais des tubes dans mon cartable J'ai vite compris qu'on me prenait pour une corne Autant mes profs que mes potes Une petite blanche dans les hip -hop. Alors je m'exprime Mais je reste sur la défensive Depuis que j'ai rencontré l'amour Avec du sang là les gencives Alors ouais, je vends des disques, ouais j'ai de la thune Mais j'ai ces putains de cicatrices qui me perturbent Rien à foutre d'être une star D'attendre que le temps passe, elles s'éteignent les stars Un Jour ou l'autre on les remplace Moi je veux du long terme, soyons clairs Tous ces putains de disques d'or ne me rendront pas mon père Mais je les aime, toutes ces unes de magazine Car pour une fois dans sa vie, ma mère est fière de sa gamine Ma mère je l'aime en mourir, mais je sais pas lui dire Alors je lui dédie des titres sur mes disques, je sais pas Me blottir dans ses bras, j'aimerais, mais j'y arrive pas, c'est trop rare, ça se fait pas moi. Tu sais, aujourd'hui je suis pas guéri, ma gressérie, mais elle est à toi, ma victoire de la musique, man. T'as porté le monde sur tes épaules pour ta môme. Repose-toi, je m'occupe de ton trône. A toutes ces mères qui embarvent jour après jour. Une petite banlieusarde vous adresse tout son amour, Méditerranée. Sur la famille, c'est plus la même. Chez nous c'est beau comme on sait, mais le respect c'est dans les chaînes. Je reste jeune et insouciante, je joue avec la vie J'aime la nicotine et j'aime Paris la nuit, ouais il Y'a les kebabs, les troquets, les bois De l'autre côté il y y'a les armes, la coke et les femmes j'ai pas besoin d'en fait de ta poudre dans le zen Je reste de celle qui reste saine Que je la veuille ou non, je suis qu'une petite de Ça s'entend quand je parle, ça se devine quand je me sable Mais je suis fier de pouvoir régler l'addition Et donner te voir ma tête à la télé chez songes Je reste humain moi Je ne rêvais que de freestyle, de déchirer le mic Mais pas de me voir dans le journal, non Je voulais monter sur scène parce que j'aimais le show Parce que j'aimais les Woyoy oui, Woyoyoy Je n'avais que ma chambre pour rêver d'avoir la chance Que les gens un jour me chantent Je rappais vite, je rappais grave, je rappais fort Et puis après c'était le speed pour ne pas rater les transports RERB, zone 5 hors Céville, bus 03, direction Carrefour, les Ulysses. Durant des années, je n'ai fait que des allers-retours Crois-moi, t'es très loin du move quand t'habites à mon détour Je regrette rien, j'avais pas ma place au Beaux-Arts Et puis je n'aurais pas eu la chance de rencontrer Black Mozart J'oublie rien de tous ces featurings que j'ai fait De toutes ces rimes que j'ai sué, de tous ces riffs que j'ai tué D'ailleurs pas même le succès n'a freiné mes ardeurs J'ai toujours kiffé être invité par des rappeurs avec ou sans disque de platine en fonction du feeling Je serai toujours actif sur mixtape et compil parce que j'ai le rap dans le sang Le rap m'a percé, le rap m'a percé au plus profond de moi Tu le ressens, moi j'ai que ça, j'ai pas le bac, j'ai qu'un niveau troisième Mais malgré mes échecs scolaires Ma nouvelle vie est une troisième Et dire que je rêvais juste de passer sur les sons. Dix ans après j'ai presque fait le tour du monde Ma vie c'est du partage, des souvenirs et du voyage C'est des barres de rire mais aussi parfois des dérapages C'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal La Suisse, la Belgique, le Canada, la Guyane C'est la Guadeloupe, la Martinique, le Gabon et l'Allemagne La Réunion, la Corse, l'Italie, le Portugal C'est l'Espagne et toutes ces villes de province françaises Qui m'ont accueilli les bras ouverts pour me voir en concert Petit banlieusard de loin des strass, tout près de l'impasse Sans le rap j'aurais sûrement fini buvant la tasse Aujourd'hui j'hallucine, je file de ville en ville DJ Dimé au platine et la tournée nous enivre Ma vie c'est mon rap Et mon rap c'est un message, mon rap c'est un respect, c'est un posca et puis un lettrage, Mon rap c'est du piano, c'est des notes blanchées noires, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'encre noire Mon rap c'est ma raison de vivre, c'est ma raison de dire au monde que quand on veut on y arrive Malgré les zones d'ombre, et je suis contente quand un jeune s'en sort Qu'il montre l'exemple dans le bis, les études ou le sport Génération 80, on n'a pas fini de parler, non, vous marrez pas, on n'a pas fini de brasser, c'est pas facile de s'adapter à toutes ces évolutions, nos revendications ne passeront pas sans révolution, pour preuve, tous nos gimmicks se pointent en tête des hits, des trônes, de la variété, même, même du chiffre aux maisons de disques, petites banlieues aux arbres. au delà de la musique, j'ai surtout rencontré l'amour du public, aujourd'hui je lui dois tout ce que je viens de vous décrire, mes moments fous, mes voyages et tout ce que j'ai au fond des tripes, mon public, Alors qu'il est, me ronge et m'obsède, j'ai peur de retourner dans l'ombre, de pas faire d'autres scènes, j'ai peur que ma plume ne Tu artiste de plus, courant ferré à la rue. J'ai peur d'avoir rêvé de carrière et d'avoir échoué, d'avoir regardé en arrière et de me dire, mais qu'est-ce que fais On est le 13 septembre, il est 7h du matin et j'ai mon texte sous les yeux. Après tout ce temps, j'avais besoin de vider mon sac et tout d'un coup je me sens mieux, je me sens mieux. Quoi qu'il arrive, qu arrive, je garderai que le meilleur de tout ça porte lavenir la c'est tout ce que je sais faire moi je